Tu te couches à Rio, tu te lèves à Macao Tu passes tous les pieds nus sur les plages, l'hiver dans les nuages. Je suis la seule à partager tes secrets, nuit et nuit Que je t'aperçois Je m'approche de toi Je me déshabille sur le sang couch à ri tu trébamas maca tu je passes tous les tes pieds